Qui est votre prophète Le prophète de Muhammad, le messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui.